Unité 5. Leçon 1. Exercice 1. Parlez. Répondez selon votre expérience. Écoutez pour vérifier. A. Vous avez travaillé à l'étranger Oui, j'ai travaillé à l'étranger. Non, je n'ai pas travaillé à l'étranger. B. Vous êtes allé en France Oui, je suis allé en France. Non, je ne suis pas allé en France. C. Vous avez connu des Français Oui, j'ai connu des Français. Non, je n'ai pas connu des Français. D. Vous avez compris le guide Oui, j'ai compris le guide. Non, je n'ai pas compris le guide. Euh, vous êtes arrivé à Paris Oui, je suis arrivé à Paris. Non, je ne suis pas arrivé à Paris. F Vous vous êtes promené dans Paris Oui, je me suis promené dans Paris. Non, je ne me suis pas promené dans Paris.